Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans l'armée Vous pouvez me le dire Voilà ce que moi j'ai vu en quatre semaines de contamination. Des humains tuant des humains. Et c'est ce que j'ai vu les quatre semaines qui ont précédé la contamination et les quatre précédentes et presque toutes les semaines depuis aussi longtemps que je le rappelle. Des humains tuant des humains. Et c'est ça qui, est dans mon esprit, e t l'état de normalité authentique. T'es qui Je te demande toi, toi, toi où t'as acheté ta chemise hawaïenne là, ridicule qui te va comme une merde.